Guide pédagogique Test 3 Compréhension de l'oral Écoutez les enregistrements une première fois. Lisez les questions et le document. Écoutez les enregistrements une deuxième fois et répondez. 1. Vous avez un nouveau message. Mardi 13 juillet 14h03. Ça y est, Nina est née ce matin. Elle est très jolie, c'est un petit bébé. Elle pèse 2,9 kg et mesure 48 cm. Marie est très fatiguée, mais tout va bien. Nous sommes super heureux. Bon, je vous rappelle plus tard. Bisous!